demande des petits mes amis ils vivent cette chanson est pour nous elle est pour l'autre monde de comprendre la situation Bye-bye. Qu'est-ce qu'il se passe Nous sommes venus ici, on travaille On marche, demande des papiers Toujours des papiers Pourquoi Je suis un immigré Alger la Blanche, Alger mon pays Je prends le bateau de Marseille Pourquoi nous sommes là On travaille, tout le monde nous aime pas Pourquoi Je parle de la vérité Je parle de la vérité, pourquoi Pour comprendre que nous sommes tous des frères Algériens, Européens, Américains, Japonais Nous sommes tous là, on travaille, tout ensemble Je pars dans mon pays, Alger la Blanche Le bateau de Marseille, jusqu'à Alger Oui